Bienvenue à Pas de Problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Hey salut Fred! Salut Antoine! Ça va? Euh, bon? Oui toi! Oui! Euh, Mathieu Bouillon! Bonsoir! Salut! Et Mira Moisin! Allô, allô. Aussi euh... connu sous le nom de Mona Poisson. Ben oui, c'est vraiment plus beau que mon prénom. Euh, Mira, Mira, on l'a envoyé, euh, envoyé, on l'a on l'a invité euh, parce que c'était la gagnante de jeunes pour rire 92. en 92. plusieurs années. Plusieurs années. Sois pas oui. modeste. Non, non, effectivement, j'ai gagné plusieurs <rire> concours du mot. Oui, oui, oui, t'es es allé jouer en France. Avec toi, je crois. <rire> OK, quelle époque. Donc, euh, non, non, voilà. Donc, Mira qui est là en, en remplacement de Jean-Philippe Durand. Merci d'être là, Mira. Ça fait plaisir. 130e balado. Oui, je suis wow. contente d'être là pour euh, fêter ça avec oui, vous quand Tu un milestone. Très mmh. mal. Oui. <rire> Hey, juste avant de commencer notre podcast, oui. j'aimerais euh, vous rappeler les règles du « pas de problème party ». Alors, euh, quand on dit « problème », vous prenez une gorgée. Euh, quand Antoine dit « un pourcentage », vous prenez une gorgée. Quand je dis « Twitter », vous prenez une gorgée. <rire> là, quand, G, JP n'est pas là ce soir, donc on peut remplacer ça par un mot de Mira. Mais actuellement quand JP dit « chou », on prend une gorgée. Euh, quand on dit « crise et opportunité », Vous callez votre bière et quand Mathieu parle de caca, vous calez votre bière et vous criez Moufette qui pète. Ah, donc voilà. Donc. Donc cela dit, on vous invite toujours à, à nous envoyer des problèmes euh, via notre courriel. Pro pas de problème. gmail.com Vous pouvez garder l'anonymat. hein Vous pouvez vous faire un courriel pour nous envoyer un courriel. Oui. Ou vous pouvez le faire directement par Facebook oui. ou. Euh... Puis on, on a une facilité aussi à trouver des nouveaux surnoms, tu comme euh, Rémi Vachon qui est devenu Banjo Bouchon. Oui oui oui. Qui est maintenant c'est c'est devenu officiellement son nom sur son oui. permis de conduire puis tout. Oui, oui oui Donc. Euh, ouais. oui, une photo de Banjo même. Une photo de Banjo. Donc euh, et le problème de cette semaine. Oui. Mira, veux-tu oui, nous lire ça Tout à fait, je vous lis ça à l'instant. Alors, on m'a invité à un mariage et je n'ai pas d'accompagnateur. Comment trouver un bon plus un pour m'accompagner Oui, donc voilà. euh, Mira, c'est toi qui nous envoyait ça Oui, tout à fait. Oh! <rire> euh, ah! Est-ce que, est que la personne veut rester anonyme ou on peut la présenter Parce que ce n'est pas signé. C'est alors ton nom c'est Marjolaine. Marjolaine. Alors, Marjolaine, va... tu as un mariage euh, éventuel? C'est bientôt? Dans deux, deux semaines. semaines. C'est quand même rapide, là. OK. Donc, des solutions rapides. Mais t'as eu euh, la bonne idée de mettre un plus un? Oui. Tu t'es dit, ça se peut. J'ai quelques semaines. Déjà, euh, une solution possible, il y a du monde potentiel dans la salle. Hein? Oh oui. Hein? Oui, on sait fait. que le cube est là. Euh... <rire> non, non, mais on, on, non, non. on, on a plein mais de monde dans la salle. Il se peut aussi, peut-être, que Marjolaine avait un plus un au moment où elle a répondu et que ah. malheureusement, elle n'est plus non, de plus pas un. Ça. Mais c'est... D'accord. Mais ça pourrait... Il y a peut-être des gens qui ont le même problème que toi, donc c'est la, la, la, la situation. Tout à fait. Oui. Ouais. Quand on se cherche un plus un, est-ce qu'on se sent à moins un? Dans ce cas-là, il faudrait se trouver un plus deux. Oh! Oui, parce que sinon, ça finit un gros zéro, c'est vrai. Hein? Voilà. Je connais mes C'est sûr qu'il y a des wow. jokes de geek, là. On, wow. pourrait, on pourrait dire, euh, tu peux le trouver sur Google+. Oui. Parce ah. que là-bas, il y a beaucoup de plus. Mais euh, c'est vraiment une mauvaise blague. Ah, c'était une blague? <rire> non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Antoine. Oui, à l'écoute. Quand, quand tu comprendras les interwebs... Oui. Point de vue statistique, oui. Euh, oh. oui, attention, depuis 2011, Statistique Canada <rire> ne tient plus de statistiques sur les mariages. Ah! Hein, ils ont arrêté ça, mais ils en ont tenu depuis 1921, depuis 1972 sur les divorces. Les derniers chiffres en main, attention, euh, l'âge moyen des hommes qui se marient, c'est 30,2 ans. Et le divorce en moyenne à 44,5 ans. Les femmes se marient un peu plus jeunes à 27,6 ans et se divorcent à 41,9 ans. Donc, restent mariés plus longtemps que leur mari, <rire> finalement. C'est souvent filles qui parce que Non, non, non, 41,9, c'est à peu près la même affaire, ah, okay, tu vois, okay. puisqu'ils se marient plus jeunes, ils divorcent plus jeunes. Okay. Ça dure en moyenne 14,5 ans. Bon. Et 22 des mariages se passent au mois d'août. Oh. Tout à fait, donc plus d'un sur cinq. Donc, si on veut trouver quelqu'un, la première question, c'est « Hey, t'es-tu libre au mois d'août? » Si tu veux te faire une banque avant, tu Une voilà, banque de plus merci. Un, ce ouais. silence-là voilà. est très apprécié. Ouais. Parce qu'il se peut qu'il soit déjà utilisé en plus un dans d'autres mariages en nous. Depuis le 20 juillet 2005, au Canada, le mariage homosexuel est euh, accepté. Donc, j'imagine que tu peux être accompagné... Ah! Tu peux être accompagné... D'une plus une. Pourquoi? Tiens, dans ce sens où là, il n'y a plus de troubles, ça peut être... Ah eh oui... Mais là, si on fille. commence ça, après ça, ça va être des animaux, des roches. Ça va être, euh... Des plantes. Euh... <rire> non. Ben enfin, Nadine Schwerzett, mm -hmm. une Américaine de 36 ça. ans, oui. s'est mariée oui. avec elle-même. Wow! Ouais, ouais, ouais, j'ai vu ça. Cérémonie, parce qu'elle trouve pas de gars correct. Tu sais, le genre de fille que t'aimerais rencontrer sais, <rire> hey, toi, marie-toi tout seul. » Il y a, il y a le, le Japonais qui s'est marié avec euh, son oreiller, là. Oui, les, les, Ou, les euh, oreillers oui. humains. Là. Ou un personnage de euh, jeu vidéo aussi. Je crois aussi ah. qu'il y a eu euh, des hommes qui se sont mariés avec une poupée gonflable. J'ai cru voir ça aussi. Oui, puis on est très heureux. <rire> Arrêtez de nous juger. dans le char. J'arrive. Elle se dégonfle. Oh, oh. Yeah, yeah. <rire> ouais. Elle a une aventure ouais. a avec le airbag. <rire> oui. Mais pour ce mariage-là, c'était facile de trouver mon plus un. T'es allé avec qui, frère? Avec <rire> un une, vaginette <rire> une vaginette de voyage. Une vaginette de voyage. <rire> C'est n'importe quoi. Donc, euh, mais là, il faut, faut être ouvert. Est-ce que tu veux absolument quelqu'un qui pourrait devenir euh, un potentiel plus un à l'extérieur? Mais, non, mais ça là, pourrait ça. aussi. Ça un pourrait. bon partenaire de mariage. Donc, ça peut être juste un soir, comme ouais. ça peut être... Tu euh, sais, ouais. ça va bien. Mais là, ce qui est là. important, dans le fond, c'est que les gens de la famille aiment le plus ça. C'est que tu paraisses bien. Ça te prendrait comme un gendre idéal. Tu sais, comme François mascotte, genre... <rire> ah, il, il a... a préparé, celle-là. Ouais. Il y a quand Mais... même euh, des traditions de mariage plus festives que d'autres, je pense, aux Italiens, entre autres. Mm. J'imagine qu'un Italien, peut-être? Qui non, aime, mais qui tant aime tant qu a les mariages, qui... effectivement. Qui, qui, vu, oui. mais moi, qui euh, connaît je... ça, qui est à l'aise, qui est capable de dire « Non, fais pas ça, ça, dis pas ça, danse pas, non, là, ça va être là-dedans. Non, attends, tasse-toi. Non, mais j'ai des de de de cousins qui aiment ce service-là, si tu veux. Ah oui? C'est pas cher. Non, non, mais, euh, non, mais il, il doit avoir du monde euh, qui sont euh, plus un professionnel. Moi, je crois, en fait, que peut-être... Euh, moi, dans les gens que je ne choisirais pas, ça serait peut-être quelqu'un avec qui je travaille. Mmh. Je ne sais pas... Euh, C'est une bonne idée, ça. Ouais, euh, j'aurais peut-être un malaise à demander à un collègue ça. de travail. Euh, on... ouais. Peut-être qu'il peut se passer des choses dans la soirée. On ne sait pas comment ça peut virer. Donc, euh, moi, ouais. j'éviterais les collègues de travail. Ça serait ouais. peut-être un conseil que j'aurais à te donner. Surtout ouais. si ton collègue attrape le bouquet, tu sais, puis... Oui, tout à fait. Ramène ça à job lundi, il faut t'expliquer, Oui, effectivement. Oh, C'est vrai que ça peut être gênant. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? En fait? Ouais. <rire> Chaque jour. Oui. Il parle euh, une petite annonce, <rire> petite annonce, ça fonctionne très bien. Oui, mais c'est ça. Y a, y a, y a Piégé, pas, y a... le piège, ça marche bien aussi. L'esca. Hé, hey, t'es libre pour une game de tennis. Euh, Et ouais? finalement, hey, c'est un mariage. Juste avant, eh, juste donc. avant, on y va. Faut que j'arrête là. Faut juste t'habilles propre. Une heure ou deux. Viens donc avec moi. Non, non, garde tes shorts puis ta raquette. On M se tient là, on les félicite, on mange une bouchée, il faut dormir là-bas. Demain matin, tennis, <rire> sans faute. Ça se peut. Moi, je l'ai déjà fait. Ouais, toi, oui, tout en a piégé, du monde. c'est ma tête. Game piégé. de tennis. Euh, non, j'ai peinturé la ouais. moitié de son appart. Oui. Euh, game de tennis, mon œil. Euh, tu pourrais euh, te confectionner un gros, gros costume qui ferait la forme du plus 1. Ça serait drôle. Je vous présente mon plus 1. C'est pathétique, go. la reine. Le monde non. pleurerait. C'est drôle, tu sais. Dans... Ouais. Ça serait hey, comme aller dans drôle, un mariage sens. avec une mascotte, finalement. <rire> ben oui. C'est euh, la france mascotte, là. C'est un, un des meilleurs chou, gens. Chou, Mathieu, chou! <rire> un des Moi, meilleurs je chou. pense qu'il y a assez de monde dans un mariage et les gens ne se connaissent pas entre eux pour que facilement, tu fasses oh, « Oui, oui, je suis accompagné, c'est le gars là-bas. » Puis plus tard, oui, oh oui, regarde, c'est lui là, avec l'autre fille là-bas là, qui s'embrasse. Ah, hey. <rire> Et ainsi mais, de suite. Mais t'essaies de spotter le, le gars le plus générique. Tu sais, s'il y a beaucoup de gauche-feu cheveux bruns dans le mariage, tu fais, faut que ça soit un gars aux cheveux bruns là-bas. Le gars aux cheveux bruns. Ouais. Un autre aussi, s'il y a beaucoup de Mathieu dans la salle, il faut, faut que tu tentes un peu. Ouais. Que tu... Check, Check tes pourcentages un peu de, dans le mariage. Ou là. un retardataire chronique. Ouais. Il s'en vient, il s'en vient. vient. Euh, Je comprends pas. Mm -hmm. Des godos au bureau. Donc tu dis un Mathieu Brun souvent en retard, c'est un bon plus un. Oui. Ah hey, c'est toi Où c'est le pire <rire> sûr. Oui. Voilà. Tu as du respect ou pas de respect <rire> Ça ouais. dépend non, mais... aussi si tu veux prolonger la relation avec ton plus un. C'est ça, le... c'est ça que j'ai posé comme question. Mais... C'est ça. Il y a toujours aussi la promesse de sexe. Moi, je pense que ça peut attirer beaucoup de plus un, même plus qu'un. Ça, ça peut être un plus deux. Ça, ça peut être plus un plus plus mille. Ouais. Ah ouais. Non mais plus plus euh, non non non plus elle elle des problèmes. <rire> Puis peut en pas fait, aller là. La, la promesse de sexe peut tout à, tout à fait être comme la promesse de tennis, c'est-à-dire ça euh, un mensonge finalement voilà. aussi là. Le piège. Euh, vois, comme un piège. Un piège. Ouais, mais ouais. moi pas jouer au tennis, bah pas fourré, je deviens tabarnak. <rire> ouais. « Hey, okay. j'ai dit comme fou. Hein? Bonne soirée. » des gros mots. « hey, y a de la C'était quoi le film, dans ce que t'avais deux gars qui crashaient des mariages? « The wedding, le... wedding Crashers? » Ah, je pense. <rire> je pensais plus à Peggy Sue s'est mariée, là. Mais ouais. mais ouais, t'sais, peut-être qu'un de ces deux gars-là est libre, là. Owen Wilson, il est tellement déprimé, semble-t-il, que ça leur mettrait du pep. C'est ça on est, c est son nez, hein? C'est ça on est. Son nez. Mais, euh, pourquoi, pourquoi pas crise bien? et opportunité. Oh! Ok tout le monde. Okay. Non c'est peut-être ouais. l'occasion d'approcher quelqu'un. Je sais pas si t'es es, es célibataire. Ouais. Tu sais le fameux. Hey, Rends-moi ce service là. On y va. On fait semblant d'être et blonde parce que je leur ai dit que j'avais un chum, blablabla. Bla, bla. Une soirée de temps, pis là. Tiens. La flamme naît. Naît. À côté du gâteau de mariage. Un chat. Oui. Tiens. Ouais. I'll drink to that. Prenez des photos en train de ouais. couper le, le gâteau ensemble. Ouais, ouais puis je pense que c'est peut-être un bon test aussi d'aller dans un mariage avec une première date, avec quelqu'un. Ça peut être un bon test à savoir comment il réagit en groupe. Ça, si, son mariage, si, son idée du mariage. ça Merveille le mariage, ouais. peut-être que tu vas découvrir quelque chose de l'autre. J'ai une petite question. C'est ta famille ou tes amis? Tes ah. amis. Ah. ah! Plus difficile. Non, non, mais non, parce que la famille, tu sais, ça peut être... Ça peut, être, ça peut être plus ouais. lourd pour ton plus 1 de faire comme, « Hey, ça, c'est ma tante, ma ça, se ma Ah, il est beau, il est beau. Ouais. » ouais. ça, ça peut être difficile la... ensemble depuis quand? Oui, c'est ça. Toi, ouais. Non, non, je l'ai connu un matin. Ah, oh, il est beaucoup mieux que le précédent. <rire> ah oui. Est-ce ouais. que c'est un mariage médiéval? <rire> OK, parce oh. que ça peut... Euh... ce mariage funny, là. Y a-tu une thématique? <rire> Des costumes? Une touche de genre. Moi, je commentaire, <rire> <cas -là? rire> ouais, commentaire euh, euh, raciste ici. Non ouais. mais. Ah oui, le euh, un Chinois, plus <rire> un asiatique. Ben franchement, <rire> je, je, je voulais pas dire ça, Antoine. Tu... Non, Pourquoi tu dis ça? T'es dans bain dégueulasse. Non mais je le dis parce que j'ai absolument rien contre les chinois. c'est cette histoire là <rire> Non non mais OK mais non mais je pense que ça peut être une belle euh, euh, tu sais pour ton plus 1 peut-être quelqu'un qui est associé avec euh, le jaune. Genre euh, un une, une mauvaise jaunisse. dentition. Quelqu'un qui vend quelqu'un ouais, un, un gros fumeur qui fume beaucoup un effectivement fumeur. les doigts jaunes. Quelqu'un euh... qui vend des œufs, des fuites urinaires. <rire> Ah, oh, un incontinent, gros fumeur. C'est ça, ouais, des bon partis, ça. Hé, hey, arrête, arrêtez de me décrire, ça, arrêtez de me décrire. <rire> Ouais. Euh... Ah, non, mais jaune, mais, mais je... euh, moi j'irais peut-être aussi euh, peut-être avec l'ami homosexuel qui va assumer le pantalon jaune ce soir oh! hein, être, euh... Hipster homo. Samuel, Samuel Gagnon sur Twitter a écrit exactement ça. Le meilleur ami gay est toujours partant pour accompagner à un mariage. Certain qu'il s'habille bien et que vous et que vous fitez. Oui, puis il n'y a ouais, pas d'ambiguïté non plus. Mm. Par contre, si sport le best le marié. man en arrière du gâteau, <rire> ça peut être gênant. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, euh, <rire> tu vas être contente pour lui. Il y a lui. des endroits où il y a euh, beaucoup de trafic là. Puis il faut être au moins, au moins deux par voiture il y a quoi? Oui, en, oui. en Asie du Sud-Est, par exemple. Non, mais ici aussi, ici, il y a Il oui. y a des gens qui font du pouce avant les contrôles. Que tu embarques, tu passes, tes deux. Ils débarquent, ils retournent euh, à pied ou par d'une autre façon, puis ils se font payer 5$. Là, tu permettre. veux dire, un plus un pour entrer Donc t'embarques, t'embarquerait Donc, t'embarquerais un tout seul? ou l'idée, peut-être que si quelqu'un entend ça, fait hey, « Hé, moi, tu vas à un mariage, t'habilles un peu chic, tu te tiens là en avant, la fille arrive, elle fait « Moi, ouais, t'es-tu? Oui, oui, oui. » te donne 5$, tu rentres, « Oui, bonjour, mm -hmm. <rire> salut. » Tu retournes à port, prends une autre fille. Ouais, ça, ouais, le gars, il rentre 20 fois. Mais il se met une petite moustache, des lunettes, un afro. Il change à chaque fois. Je peux pas croire qu'il y a 20 filles qui, qui se pointent là à la dernière minute. Ben, te... Regarde, à combien de personnes c'est arrivé ici? là <rire> <rire> ben, Un petit peu de déguisement. Il y a plein de mariages là, à l'église qui roulent. Hey, Sinon, tu peux venir juste à la réception, 5 minutes. On va donner un autre 5 pierre tu penses, ouais, hein, chérie, salut salut. Mais... ah je pense, euh, non, je... Non, mais ça en fait... cette idée-là, je la prends. Ouais. Non, mais c'était euh, mes idées de départ... Au de d'avoir Il doit en avoir des... Écoute, j'ai dit escorte à un moment donné dans le podcast, mais... mais euh, est... Mais, mais peut-être pas escorte de, de, de, de, de, de sexe, là, mais... Euh, escorte quel... point, quelqu'un. Qui accompagne, accompagne bien professionnellement. La zoothérapie. Oui, euh, je... c est c est notamment euh, Luca Rocco Magnota, hein, je oh. pense qu'il va reprendre du service comme escorte. Oh Hein, ça, ça passe pas. Hey, Choo. ça va peut-être écouter un oh. brapte de jambe bizarre. Okay. Les gens applaudissent. Ah. Applaudis ah. applaudis hey, je n'applaudis pas là-dessus, Mathieu. Je n'applaudis pas là-dessus. T'étais-tu auteur sur rira bien? Oui, <rire> oui. C'est moi qui ai créé le, la femme du dépannage jouée <rire> par Pierrette Robitaille. <rire> ah, les répliques percutantes. Oui. Euh, Oui, oui. Moi, sur, je... sur des airs de chansons de Patrick Bruel. Mais il ouais. y, y a toujours la solution, on y va en gang, t'as pas ah. une d'amis qui ont... Non, non, mais que... Tu sais, les, les filles pathétiques qui ont, qui ont pas de chum... Non, non, c'est... Je... Ah. Moi, je peux comprendre qu'on veuille blagues, le plus sûr parce qu'il arrive le moment des slots à un moment donné, et là, tout le monde danse, puis tu te ramasses un peu tout seul à poireté sur le bar ah. à faire du... Non, non. Ça me dérange pas penser. Ça double tranchant par contre, parce ouais. que si tu te pointes avec ton plus un, puis là, t'as spoté un gars dans la soirée, tu as jasé beaucoup, puis là, il a le slow. Là, t'es pas né à danser avec ton plus un qui t'énerve. Ouais. Ça ouais. pas si tu le payes, tu te dis non, va-t'en, c'est beau, arrête, mon gars. Un beau grand slow collé. J'ai oublié quelque chose dans le char, peux-tu aller me le chercher? C'est l'heure des slow. Nice! Mm. Je dis oui à tout ça. <rire> Est-ce qu'on serait rendu à notre plus un préféré? Ben je sais pas, euh, Est-ce qu'il y a des solutions dans la salle? Ouais, un courriel de masse, tu te comme une héritière nigérienne qui a la plus, hein? Héritière <rire> nigérienne, bon. okay, courriel okay. de masse. Oui, facile. Puis en Moi, plus, ça. Euh, les gens, les gens flochent pas ces courriels-là du tout. tout. Les... Moi, j'ai d'ailleurs envoyé beaucoup d'argent. J'attends des retours. Euh, ouais. J'ai bien hâte. Oui, t'as bien fait, je pense. Oui. Mmh. Ouais. C'est gentil. Mmh. Habituellement, moi, je suis méfiant, là. <rire> <rire> Sur Twitter, mais encore, le... Samuel Gagnon euh... qui écrit « Échange de plus un ». Je pense qu'on avait parlé un peu. Il de... n'y a, a pas un gars dans le mariage qui cherche une plus un, aussi? Ah! ah est, oui, est une bonne mais solution, il pue, quand même. le prêtre. Oui. Ah. Toujours seul, toujours seul le seul. prêtre. Mais... Parfois ils sont invités au mariage. Tu accompagnes le prêtre et ça ah, peut ouais. devenir une soirée magique. Tu sais, ces prêtres-là, là, on dit ça, mais deux, trois shooters dans le nez. Mm -hmm. La soutane Avec sa petite touche de jaune. Sont olé olé. Ouais. Sont olé, olé. <rire> c'est dans jaune. C'est jaune. <rire> jaune. jaune. Oui. On ah, l'a trouvé. Soutane jaune. C'est réglé. Il oh. ah, va avec le prêtre. c'est Oui, SpongeBob. Il y en a avec SpongeBob. Oui. Ben oui, euh, ou, oui. Euh, ou un personnage de Simpson. Oui. Sur... Et Nakraba Paul, elle a n'importe avec n'importe qui, je pense. Oui. N'importe quel que t'es qui. Oui. Mais... Euh, Effectivement. Non, mais ça en euh, Une mascotte, louer une mascotte, genre... Ah, oh, la voilà l'idée. La... Non, hey, là, non, non, on va que un... on s'en On en gauche, là. <rire> ouais, OK. Le bonhomme d'en le bonhomme d'en fête. Le bonhomme d'en fête. Comment? C'est lesquels, les mascottes jaunes? Les ben, mascottes jaunes. Tweety euh... Bird. Euh... Ben, tu dis... Big, Big Bird dans ses semestre. Big Bird. Big bird. Ah, Big... bird. Hey, tu pointes avec Big Bird. Tu passes Youpi au pyrochide. C'est le pyroquide. prêtre dedans, là, je pense. Ça le clou de la soirée, là. un gars qui fume dans mascotte. Ouais. <rire> Bingo. <rire> Ils m'assèrent tranquillement. Ah ouais. oui, le, le Teletubby euh, jaune, effectivement. Ouais. Ouais. Moi, j'ai jaune, c'est Pau... Non, Lala. Lala je, je sais crois. pas, mon gars, il est pas rendu là. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Claire Lamarche souvent euh, porter du jaune, des, des, des tailleurs jaunes. Mais en même temps, Claire Lamarche s'évanouit dans des moments <rire> importants. J'aurais peut-être peur qu'elle s'évanouisse dans oui. un mariage. Oui. À, stress, après euh, oui, centre de mmh. santé. Sinon, puis, dans un de nos podcasts, on parlait comment louer une vedette ou euh, convaincre oui, quelqu'un. Oui, oui, oui, ah, oui, oui. oui. Là, une espèce Blaché. de stunt. Là. Tu débarques avec... Peut-être mmh. un échange Six. de services aussi avec quelqu'un, ça pourrait être possible. Sexuel, c'est ça, on en a parlé. Non, pas sexuel. Je parlais pas sexuel. Ouais, je vais y aller moi. Antoine. Non, non mais vedette, tu pas t'as fait de vedette, mais je peux vraiment m'habiller oh! en jaune. Antoine, j'ai vu des petites madames l'autre fois. te félicité pour tout ce que tu fais. Ils ouais, pensaient mais... que c'était Rachid Badouri, <rire> Frédéric. Sylvain, Marcel. Son... c'est beau bon, Sylvain. <rire> Votre annonce de faire ph de pharmacie c'est excellent. Oui. Non mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça tant qu'à à chercher un plus un, pourquoi pas flasher, tu sais, puis euh, tu sais vraiment vedette. Euh, Le marié. <rire> Le... <rire> Whoopi Goldberg. Oh, yes. Et à quel Ça flash en jaune. On ah. l'a. Un personnage fictif. 75 000 bias, mais ouais. ça va à peine. Oui, euh, quoi -qu -qu -qu donc, mais c'est ça, là où on y va loufoque. là, ouais. euh, une Lamborghini ou euh, une plante. Mais c'est un peu C'est un peu spécial. Batman, ces jours-ci, qui est à mode. Batman. Oui, mais peut-être aussi, il y aurait possibilité de participer à des, des de espèces masque. de soirées de dating avant, puis de, de trouver quelqu'un en fonction d'eux. Moi, j'ai déjà vu ici des soirées coup de foudre. Oui, au passage. Euh, justement oui. au passage, ici. Donc, peut-être qu'il y a euh, possibilité de trouver quelqu'un dans ce genre de soirée-là qui, qui pourrait t'accompagner. Il hey, euh, Vanessa qui euh, va être avec nous la semaine prochaine, nous écrit sur Twitter. <rire> C'est euh, mon baptême, en espérant que mes solutions fonctionnent. Elle elle, elle invite tout le monde euh, au, à, passage. À, au passage. Mais sinon, il y a euh, GSP Fra Frank euh, qui a écrit Réseau Contact. Oui. Contact. contact. Okay. Mais, oh, mais oh, là, les est des gens qui ont été déçus par Réseau Contact dans la salle? Ah ouais Non, oh, ça n'a oh, pas Stéphanie, marché? Stéphanie, une dame là. a été déçue. Ah, ah, non, mais allez-y, en girls, puis trouvez-vous les, les, les ah, gars ouais. de l'air dans la salle. Non, non, mais sans face, un plus un fille avec qui t'es de mèche, puis à soir, on s'amuse. On croise ah, ouais. à soir. T'sais, Alors, par ça... par l'expérience, mais t'as eu le même problème il y a tout ça soirée magnifique. Oui, ah, les gens ah, l'ont le pointé. <rire> il était en mascotte, c'est ça, là pas de de Il y avait-tu une thématique? Pas mais thématique. Oh, <rire> oh bravo, le, bravo, bravo, bravo, le mariage débarqué. cowboy! Wow. Mais j'aime bien le speed dating. Moi, ça serait une de mes solutions préférées. Le speed dating, mais où tu as vraiment... Euh, une chose en tête, c'est trouver ton plus 1. La première question, c'est... Toi, qu'est-ce que tu fais le 22? T'sais, t'sais... 22 où? Oh, oh, c'est rapide, c'est direct. oui. Il y a pas de, y a pas d'ambiguïté sur ce, ce que Quand est points devant toi puis il y a pas l'air il y a l'air d'un cave tu fais Salut ça va Tu, tu sais tu Donc, poses pas qu cette qu question Qu'est-ce que fait le 21 C'est <rire> -ce, déjà fait ah, ah, Tu ouais. fait ta speed dating Non mais je pense c'est c'est c'est une belle occasion d'inviter quelqu'un de proche à qui on pense pas nécessairement Oui C'est là le moment où t'invites ta mère. Grand-papa. Ou ton père. Ton grand frère. Grand-papa. Puis tu fais une belle soirée. Euh, Allez, grand-papa, mets, mets ton habit jaune. <rire> On part. On part. Non, ben, tu, ton, son habit blanc qui a jauni avec le temps. Ouais. <rire> euh, tu vas avoir du respect pour mon père. Ouais. Attends, il est propre. Ouais. Mais pour vrai, je peux imaginer un setup hyper romantique d'une fille qui se promène dans un parc puis qui arrête un inconnu, tu sais, qui physiquement puis tu dirais hey est-ce que ça attend de m'accompagner dans un dans un mariage là là deux jours pour <rire> <marcher>. <rire> <rire> ça Ouais mais un gars pas parrain le, le, gars qui ouais. Crie, ouais. le gars qui se promène dans un parc il dit hey viens-tu dans un mariage J'avoue que la notion goffi est importante dans un contexte comme ça pas dans le micro le gars avec un trench coat dans la salle a dit qu'il le fait On a peut-être une solution en arrière Ah, donc, donc, trouver un prétexte pourquoi ouais. il n'est pas venu. C'est oui. ça. Hey, ben, des un, un prétexte héroïque. Là, c oui, euh, si je devais être avec hit Ledger, je sais pas, j'attends. <rire> il m'avait confirmé par email. Euh, c'est ça. Hein, toujours sur Twitter, JSP uh, Frank qui écrit la rubrique « Métro Flirt » du journal Métro. Oh oui. Je sais pas, j'ai pas lu ça. ça... Oui, c'est drôle, ça. C'est drôle? Craigslist. Je comprends pas, Jasmine Roade va être Quoi? Jasmine Roy être au mariage. Je comprends pas. Arrête de cogner sa table. Oui, excusez. Mais euh, attends. Toi, mais, je dois vous dire que dernièrement, j'ai entendu parler de de soirées rencontres, jeux de société. Oh. Hein? Donc, c'est plein de Français geeks qui se réunissent pour jouer à des wow. jeux de société. Ça passe ce français, ça marche. Un euh, français irait tout de suite demain. Donc, facile, euh, okay. voilà. Est-ce qu'on a des Français dans la salle? Oui. Non, c'est un, an, un, un ancien français. français. Il n'est plus, plus français. Ouais. Non, c'est... Non, OK. Ouais. Mais euh, non, sans passe dans la salle à main levée, est-ce qu'il y en a <rire> qui, <rire> qui voudraient aller dans un mariage Qui Ah... Le 22 ah! août. On a besoin d'une date. Est-ce que c'est est le 22? Le, gars le 4 août dans deux semaines. Le 5 août. C'est ça samedi. Euh, le euh... 5 août. Messieurs, ouais. comment c'est une occasion là? Come on! À ah, le but. Euh... Checkez ça, checker Mais ça. Euh, ouais. vous irez la voir après. Oui, ouais, euh... c'est ça, je comprends qu'on s'affiche pas. Oui. Mais on le fera on fera euh, on fera le petit speed dating euh, oui. interne. Euh, moi, ma solution préférée, si oui, on en est là, Moi, c'est vraiment ta soirée de jeu, euh, Mira, parce que je vois vraiment que ça peut passer de Monopoly à Monopoly. Yeah! Yeah! Yeah! Ouais! Ouais! Avoir su que ça mènerait là, j'en <rire> aurais jamais parlé. <rire> oui. ouais. Moi, j'y vais pour le long shot. Mm. Cette invitation à une vedette hein! Je prends une chance. Êtes-vous libre tel soir? » Et puis là, tu te pointes là avec... Anne-Marie Wittenchow. Ou Charles. Charles la fortune qui a fait... « Hein, j'embarque. Je resterai pas toute la soirée. » Mais on débarque, deux, trois photos. « Je Oui, je t'accompagne. Merci. Bonne fin de soirée. » Je pense que ça va marcher. Moi? Oui. Mais moi, je, on n'en a pas parlé. Oh. Mais je pense qu'on peut peut-être essayer d'aller chercher « La vieille flamme du secondaire » on a perdu de vue depuis euh, des années et des années faire ⁇ Hey, ça serait drôle, viens, on va s'amuser ⁇ Mais cette vieille... <rire> bon, il Le essayé. gars qui a vraiment tout <rire> essayé. Il y, y a des mariages à tous les week-ends. <rire> la vieille flamme est par contre souvent décevante, non Mais non, non, mais attends, là, tu sais, il faut que tu fasses un petit peu de... Tu peux reçu, prendre ça la Ou la vieille flamme... Numéro 2, ouais. là, tu sais, t'as dit qu'il a bien virer. Choisis ta vieille flamme. Mais non, là. mais tu, tu vas voir sa photo sur Facebook, je sais pas trop quoi, là. Tu, tu, tu check un peu. Surtout que c'est une fille qui a été jeune dans les années 90, C'est clairement Michel Couillard, sa flamme d'adolescence. <rire> <c 'est ça. rire> Pis il en sac. Il <rire> Mais il serait peut-être disponible, il fait plus grand-chose. <rire> ouais. Mais, mais dis-moi, quelle serait ta solution préférée, toi? l'excuse excuse, oh, constat ouais, d'échec, okay. non. Voyons, tu vas le trouver ton caca. Ouais. Hein, on va t'en <rire> trouver, on va t'en trouver. Caca, oh, Mathieu, parle de, caca, oui, Mathieu hey, parle de caca! Vous faites de quelqu'un. voilà. Mm. Non, mais euh, sans face... Moi, je suis sûr que quelqu'un de euh, un, chez Sonar ou les Passages pourrait, pourrait t'accompagner. D'ailleurs, on remercie Pascal et Vincent. Oui, merci oui, beaucoup. Oui, merci les gars. Ce podcast là va passer avant le 4 août, non Et il passe euh, oui. pas pas cette semaine, la semaine prochaine. Donc euh, on peut mettre donc y a des gens qui écoutent Est-ce est-ce qu'il un lien? Euh, ouais, Attends, on est, est numéro un dans la francophonie, là, ça oui, va oui. Euh, de partout là. Où est-ce qu'on peut, te rejoindre? Euh, Au on peut te rejoindre Sur Twitter, on peut te rejoindre sur Twitter là. Comme elle bien. va comme nous, oui. Okay. Okay. Ouais, Écrivez-nous et on, y a on, beaucoup va, de mascottes on va faire, qui on euh, va faire Si je peux me permettre oui, un voici, commentaire. Voici. Euh, très jolie fille, d'ailleurs. Ce c'est oui. pas, pas un pichou là, qui cherche quelqu'un, quand même. Là. Non, ça doit Donc, cacher euh, quelque voilà. chose. <rire> Arrête, non, tu vois bien? peut être un peu folle, ça, on ne sait pas. C'est une 9 sur 10 qui se cherche un peu. Peut-être ouais. que je dépasse voilà. les limites, mais elle a l'air cochonne. Oui, tout à fait. Non, oh, regarde, tu dépasses les limites <rire> et oui alors là cochon les deux les deux ah, on va avoir gueule. beaucoup de réponses le nombre de perdants qui vont poker. tu vas devoir problèmes. refuser des plus uns <rire> sera peut-être ah. un plus 10. Ouais. <rire> ah oui, on va se faire okay. bon. bon, mais euh, voilà. Donc, si vous avez des solutions préférées ou des problèmes, écrivez-nous sur euh, Facebook ou oui. euh, par courriel. Et euh, n'oubliez pas de, de nous suivre sur Twitter. Et puis... Euh... La semaine prochaine, notre intervenante sera Vanessa Cournoyer. Oui. Elle est excellente. Une, oui, une, elle est délinquante. On dit merci à l'équipe des Passages merci beaucoup. Euh, pour euh, l'accueil. Oui, merci. Et Notre invitée de la semaine, Mira Moisan. Merci. Merci, Mira. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Mira, quand est-ce qu'on peut te revoir sur les planches, euh, faire des numéros d'humour? Eh bien, euh, pas de numéros d'humour pour moi, mais peut-être un peu d'impro à l'automne, à la Lime, avec oui. qui euh, on joue ensemble, Frédéric. Au est Et, euh, au Lion et Mathieu aussi, au Lion d'Or, oui, les dimanches soirs. Viendrez voir ça en octobre. Tout à fait. Euh, fin septembre, début octobre. Dans, dans ce coin-là. Voilà. Et euh, tu, tu connais-tu le mot de la fin? Oui, je ben, le connais. Attends, est-ce que tu veux le dire? Puis après ça, tout le monde. Va aller, oh, hey, ok. Wow. Ok, je vais le faire. Ouais. Okay. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Ah!